Donc c'est toujours le direct live from the Hellzaz, euh, donc en direct sur Radio Dogmatic et Mayface Radio. Donc je rappelle que cette émission est publiée sous licence Creative Commons by NCND 2.0, euh, mais que les musiques conservent leur licence d'origine, donc telle qu'elle est indiquée en cours d'émission. Ou bien si vous la téléchargez par le peer-to-peer, -peer, ben vous trouvez aussi les licences sur la page HTML qui est jointe. Donc, euh, donc, euh, et donc à l'instant c'était euh, euh, Binet et de Toothy Peg. Euh, donc pour la suite du programme, euh, bah on reste euh, dans l'archive dogmatique, mais on change un petit peu de, on change un peu de style. Là c'est GasnoProd qui nous a fait un morceau qui s'appelle X-Mass. Euh, euh, oui, il faudrait peut-être que je le coupe celui-là. Donc, euh, un morceau qui s'appelle X-Mass euh, euh, ou Christmas, tout simplement, euh, pour le prononcer à l'anglaise, euh, de l'album Sonopress Beat Air. Euh, presbytère je suppose, c'est le sonopresbytère en fait euh, donc sous licence Creative Commons by NCND 2.0 euh, pas parce que c'est la licence de l'émission mais c'est parce que c'est l'auteur qui, qui décide de la licence donc toujours euh, quelque chose d'autoproduit ça, ça nous a été mis en ligne le 28 juin 2006 euh, bien que ça ait été composé le 18 décembre 2001 Euh, et sinon, bon, bah est-ce que j'ai. Ben, il y a un site euh, Gasnoprod. Ben, on va aller. Je vais aller le visiter, ce site. Euh, donc, euh... euh. Donc, le Gasnoprod qui a donc euh, un site, donc. Euh, NonOver. Ov... Non NonOver-blog.com. Et donc, avec la catégorie-35530.html, euh, euh, ce lien vous l'avez aussi sur, donc sur la page web qui est jointe, le, la page HTML qui est jointe à l'émission sur le peer-to-peer. -peer. Et donc là, vous pourrez donc visiter le site internet de Gasnoprod. Donc, euh, Gasnoprod euh, qui fait des, des sculptures sonores. Voilà comment il le définit. Il définit ça sur son site. Euh, donc, euh, il y a notamment dessus un clip euh, Speed Urbane, euh, Go Stationsweg. Euh, un autre, il euh, y a euh, bon, une photo euh, qui... Euh, Tour et d'auto dédicace à Claude H avec un euh, tour et d'auto qui peut être euh, écouté tout simplement. Il y a un petit fichier, et là, euh, il, bon, des, il y a donc des photos, des vidéos, des sons, tout un tas de choses par Gasnoprode. En attendant, bah, on revient justement à notre programme musical spécial Noël et euh, donc euh, Christmas par Gasnoprod. Que ces souliers euh, ça doit pas sentir très bon hein, sous le sapin euh, heureusement que le sapin s'est parfumé pour arranger un peu les choses à l'instant c'était Gasnoprod prod avec christmas et euh, nous enchaînons directement vers euh, un retour à arte radio Euh, je crois que c'est le dernier, si je ne me trompe. Euh, oui, il me semble que c'est le dernier son qui soit prévu de chez Arte Radio. Peut-être qu'il est caché sous le lit, enregistré le 13 décembre 2006, réalisé par Arnaud Forest, texte et voix de Martin Vinclair. Euh, dans la série, euh, le dossier euh, écrit sur le vent. Euh, donc, euh, le résumé par Arte Radio. L'enfant qui ne trouvait pas le sommeil... Un compte de Noël, oui, et pour toutes les nuits aussi. Donc mis en ligne le 20 décembre 2006 avec l'adresse pour télécharger ce son. WWW.arterradio.com slash son son.html. Point d'interrogation. 2, Donc un son d'Arte Radio avec nouveau un compte pour Noël. Écrit sur le vent par Martin Rinclair L'enfant qui ne trouvait pas le sommeil On m'a demandé à plusieurs reprises d'écrire des, euh, des contes de Noël euh, en plus c'est l'époque de Noël mais moi j'aime pas les contes de Noël parce que les contes de Noël ils sont valables que la nuit de Noël ou à l'époque de Noël Alors j'ai décidé plutôt de vous écrire un conte pour toutes les nuits. Il était une fois, un petit garçon, qui ne trouvait pas le sommeil. Il tournait dans son lit, il regardait son réveil électrique, il voyait les chiffres défiler et il ne dormait pas. Et il se disait, pourquoi est-ce que je ne trouve pas le sommeil Où est-ce qu'il est passé Il faudrait que je me mette à sa recherche. Et le petit garçon avait une panthère, une panthère noire en peluche. Une panthère couchée, les yeux fermés, qui ronronnait. Et quand il fermait les yeux, la panthère noire ronronnait et lui parlait. Bon, cette panthère, je vous le précise tout de suite, ce n'est pas du tout Hobbes, le tigre de Calvin et Hobbes. Elle ne se balade pas avec lui, elle ne lui saute pas dessus quand il rentre de l'école, elle se contente de ronronner quand il ferme les yeux. Et à travers ses ronrons, la panthère lui parle. Et le petit garçon pense qu'elle dort en permanence et qu'elle lui parle dans son sommeil. Alors il lui demande, « panthère, panthère, « Pourquoi est-ce que je ne trouve pas le sommeil ?» Et la panthère répond oh, « Peut-être qu'il est caché sous le lit. » Alors le petit garçon se lève, il allume la lumière, et il veut pousser le lit, parce qu'il ne voit pas sous le lit, mais le lit est trop lourd, alors il enlève toutes les pluches qu'il y a sur le lit, il dépose la panthère, il enlève les draps, il retire le matelas et il essaye de pousser le sommier. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit et le bruit alerte ses parents qui étaient installés bien tranquillement à leur table pour dîner. Et les parents montent, ils arrivent dans la chambre et ils demandent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit garçon répond « Je ne trouve pas le sommeil et ma panthère m'a dit qu'il était peut-être sous mon lit. » Alors le papa fronce un sourcil euh, et déplace le sommier et la maman lui dit « Tu vois, il n'y a rien sous le lit, il n'y a que des moutons. » Le petit garçon regarde toutes les petites boules de poussière, tous les petits moutons qui sont sous le lit, et on le recouche, on refait le lit, on le recouche. On lui donne tout plein de bisous, et les parents sortent de la chambre. Mais le petit garçon, qui est tout étonné d'avoir des moutons, et qui se demande pourquoi on appelle ces petites boules de poussière des moutons, qui se met à imaginer des moutons dans un pré, ne trouve toujours pas le sommeil, et il tourne, et il vire, Et il ne le trouve toujours pas. Et il a toujours la tête posée sur sa panthère. Et sa panthère ronronne. Et il dit « Panthère, panthère, pourquoi est-ce que je ne trouve pas le sommeil ?» Et la panthère lui dit hmm, « Peut-être que ce sont les monstres qui le font fuir. » Les monstres Oui, les monstres font fuir le sommeil. Et que faut-il faire pour faire fuir les monstres ?« Hmm. Dit la panthère Il faut allumer la lumière. » Alors le petit garçon se lève, il allume la lumière de sa chambre, il allume la lumière du couloir, il descend l'escalier, il allume la lumière de l'escalier, et il se met à allumer la lumière dans toutes les pièces de la maison. Et quand il arrive dans la petite pièce dans laquelle ses parents regardent la télévision, ses parents lui disent ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais là ?⁇ Eh bien j'allume la lumière pour chasser les monstres, de manière à trouver le sommeil. Alors la maman fronce les sourcils, et le père prend le petit garçon par la main. Il lui fait faire le tour de toute la maison et il dit, bon, on va éteindre toutes les lumières l'une après l'autre. Comme ça, le sommeil pourra aller vers la lumière avant que les monstres n'arrivent. Et finalement, il va arriver dans ta chambre en même temps que toi. Et il remonte en éteignant toutes les lumières les unes après les autres. Il remonte l'escalier, il éteint la lumière de l'escalier. Il rentre dans la chambre, il éteint la lumière du couloir. Et il couche son petit garçon, il lui fait des tas de bisous. Et il lui dit, je vais fermer la porte derrière moi, juste après avoir éteint la lumière, comme ça les monstres ne pourront pas rentrer et tu trouveras le sommeil. Et le petit garçon dit, mais si un monstre s'est introduit quand même dans ma chambre et qu'il fait peur au sommeil, comment est-ce que je vais faire pour le savoir et pour le faire fuir Alors le papa réfléchit, et lui dit « Bon, attends, je vais te donner quelque chose. » Et il sort une petite lampe de poche qu'il donne à son petit garçon. Il lui dit « Voilà, cette petite lampe de poche chassera les monstres si tu les entends. Mais ne l'utilise pas n'importe comment, parce que si tu l'utilises trop souvent, les monstres vont en prendre l'habitude et ils n'auront plus peur. » Il fait un bisou à son petit garçon. Et son petit garçon se couche, met la tête contre sa panthère, et lui donne la lampe. Il serre la lampe contre lui, il ferme la porte, le père ferme la porte. Et le petit garçon a toujours la tête sur la panthère, et la panthère ronronne, et le petit garçon se demande « Mais j'ai toujours pas trouvé le sommeil Je ne dors toujours pas Où est-ce qu'il est passé ce sommeil ?» Et comme il a la tête enfouie sur la panthère, et qu'il a la couette sur la tête, il se met à avoir très très chaud, Et il demande Panthère, Panthère, pourquoi est-ce que je ne trouve pas le sommeil Et la Panthère lui répond Hum, c'est peut-être parce que tu as trop chaud. Regarde, tu es trempé de sueur, tu as la tête sous la couette, tu as la tête contre moi, tu as trop chaud. Peut-être que le sommeil a trop chaud aussi et qu'il faudrait lui donner à boire. Alors le petit garçon se lève et il allume la lumière. Il allume la lumière du couloir, il descend dans l'escalier, il va jusqu'à la cuisine pour se servir un verre d'eau, mais il est trop petit pour ouvrir le frigo et pour se verser un verre d'eau. Alors, il remonte jusqu'à la chambre de ses parents et il s'arrête devant la porte et il écoute. Et quand il pose l'oreille sur la porte, il entend des bruits de jungle. Vous allez me dire, c'est quoi des bruits de jungle Les bruits de jungle, c'est des grognements, des ronflements, des sifflements, des bruits bizarres que le petit garçon n'a jamais entendus, des rires aussi, de temps en temps. Et il se dit, bon, je ne risque pas de les réveiller. Ils sont réveillés, ils s'amusent, ils essayent de trouver le sommeil, et ils s'amusent en attendant, comme moi, quand je déménageais mon lit tout à l'heure. Et il rentre dans la chambre, et il entend ses parents sursauter, et sa maman est toute rouge, et son papa fonce le sourcil, Et son papa est sur le point de gronder et la maman met la main sur le bras du papa et lui dit « Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive mon petit garçon ?» Le petit garçon dit « J'avais soif, j'avais chaud, je ne trouvais pas le sommeil et je pense que le sommeil lui aussi avait soif et avait chaud et je voulais me verser un verre d'eau, mais je suis trop petit pour me verser un verre d'eau tout seul. » Alors la maman lui dit « Va te recoucher, je t'apporte un verre d'eau. Et le petit garçon va se recoucher. Et pendant que sa maman va lui chercher un verre d'eau, il se dit « Hum, je pense que maman et papa, eux aussi, devaient avoir très chaud parce que j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas mis leur pyjama. » La maman revient avec un verre d'eau. Elle pose le verre d'eau sur la table de nuit. Elle lui dit « Voilà, voilà un verre d'eau. Tu peux en boire la moitié, mais tu laisses l'autre moitié pour que le sommeil, s'il a chaud, trouve un peu d'eau pour avoir moins chaud. Et comme ça, tu trouveras le sommeil. » Le petit garçon boit une gorgée d'eau, il repose le verre et se remet dans son lit avec sa lampe. Il se pose sa tête sur la panthère et il se met à penser « Hum, est-ce que je vais trouver le sommeil ?» Et il ne trouve toujours pas le sommeil. Alors il demande à la panthère « Panthère, panthère, pourquoi est-ce que je ne trouve pas le sommeil ?» Et la panthère ronronne et lui dit « Hum, peut-être que c'est lui qui ne te trouve pas. » Le petit garçon lui dit, comment ça Peut-être que celui qui ne me trouve pas. Elle lui dit, ben, hmm, je crois que le sommeil ne trouve pas les enfants qui ont les yeux ouverts. Et le petit garçon lui dit, mais comment ça Ben, voilà, tu vas comprendre. Si tu gardes les yeux ouverts, le sommeil pense que tu ne dors pas. Et donc, il ne peut pas te trouver. Tu ne l'intéresses pas. Il passe en coup de vent. Et il s'en va. Et il ne revient pas. Ah bon, alors que dois-je faire eh bien, tu dois faire comme moi, tu dois fermer les yeux, et le sommeil te trouvera. Alors le petit garçon dit, si je ferme les yeux, je vais faire comme toi. Elle lui dit, oui, si tu fermes les yeux, si tu ronronnes, et si tu regardes les moutons tourner dans le pré sous ton lit, le sommeil te trouvera. Et depuis, tous les soirs... Le petit garçon se couche avec sa panthère, avec sa petite lampe de poche, avec son petit verre d'eau bu à moitié, et il ferme les yeux, et il ronronne la tête contre la panthère, et il imagine les moutons dans le pré sous son lit. Et pendant qu'il imagine les moutons dans le pré sous son lit, le sommeil le trouve. Arte Radio Et donc, à l'instant, Arte Radio, avec un compte non plus à dormir debout, mais à dormir couché. Donc, tout est normal. Il s'agissait bien sûr de Martin Vinclair, qui collabore régulièrement à nos amis, nos collègues de Arte Radio, qui eux-mêmes font du libre. Alors, je regarde mes statistiques, ben, il y a 4 auditeurs, c'est génial Quatre auditeurs sur Radio Dogmasique, mais sur Makeface Radio, je ne sais pas. Mais de toute façon, on n'est pas là pour l'audimat, on est là pour essayer tant bien que mal de fêter Noël si on n'est pas encore trop gavé de cette fête de Noël avant l'heure. Et nous allons d'ailleurs euh, écouter la balade de Noël euh, de Stéphane Roger, qu'on trouve beaucoup dans mon émission, mais c'est parce que je, si j'en ai euh, rapatrié beaucoup chez moi, euh, c'est d'où de là que vient cette redondance. Hein. Mais bon, j'essaie je de faire passer quand même le plus de choses différentes possibles. Mais lui, il a fait, il nous fait chaque année un cadeau de Noël. Donc là, il s'agit du cadeau qu'il nous avait offert en 2006. Euh, donc, composé le 16 novembre, euh, c'est sous licence art libre et mis en ligne le 22 décembre 2006. Donc, euh, la balade de Noël de Stéphane Roger. On est en pleine euh, alors, musique classique, ou easy listening. Euh, ben, vous classez ça dans ce que vous voulez. Ici, si on n'est pas là pour faire du classement, on est là pour écouter de la musique libre. Déjà fini après cette, euh, cette balade, euh, j'ai été presque surpris, euh, j'avais pas envie que ça finisse et, mais bon toutes les bonnes choses ont une fin, une petite balade comme ça tranquille, hein, effectivement on peut, on peut appeler ça du easy listening, c'est vrai que ça, comme fond sonore ça dérangerait pas mais ce n'est pas fait que pour ça bien entendu et heureusement... Euh, Et on pense, euh, la suite, euh, l'Indian Christmas, un Noël indien. Alors, euh, qui c'est C'est Bruno Peach, euh, Bruno Pitch, euh, donc euh, un, un nom qui, est tout, qui va tout à fait dans le sens du son. Le pitch, euh, c'est la hauteur du son, en fait. C'est le mot anglais pour ça. Euh, mais il s'agit bien entendu de la musique et les auteurs de son, ils les maîtrisent bien. Euh, 23 décembre 2006, euh, pour la date de composition et de mise en ligne sur euh, l'archive de Dogmasic, www.dogmasic.net slash bruno, le souligné que se trouve sous le 8, p-i-t-c-h, Ça c'est pour retrouver donc la page dogmatique de Bruno Pitch, euh, donc apparemment je n'ai pas de lien euh, vers un site web euh, donc, sur ma page ici, donc c'est qu'il ne devait pas y en avoir, mais là avec toutes mes fenêtres ouvertes je vais peut-être pas non plus euh, trop ouvrir de choses supplémentaires, euh, j'ai déjà suffisamment à faire. Et donc ce Noël indien, ah ben on va changer totalement de couleur musicale, c'est tout à fait inhabituel pour Noël, mais on a tout à fait le droit de faire des, de faire des choses qui ne sont pas euh, connotées européennes dans leur forme et dans leur sonorité. Alors, euh, sous, licence, euh, sous licence, que je revois... Euh, Creative Commons by NCND 2.0 donc on a juste le droit de le publier dans un contexte non commercial sans le modifier et en entier donc bien entendu ben, ça passe en entier d'ailleurs sur Dogmasic ici la musique on ne la coupe pas on ne parle pas par dessus on la fait passer en entier Et ben j'ai de nouveau failli me faire surprendre avec toutes les choses que je suis en train de faire parce que je m'occupe déjà de mettre en ligne la première partie de l'émission, l'enregistrement. Et ben on reste dans, ici donc en termes de, euh, de la musique qui passe maintenant et pas de celle qui est déjà passée. Euh, on reste dans les ambiances un petit peu étranges, c'est un Noël mystérieux que nous a compté. Cocté, l'avenue Mysterious Christmas, euh, composé par Greg Michou, donc le compositeur du groupe, euh, donc le 9 janvier 2007. Euh, mais qui est arrivé, lui, donc, le 18 mars, puisque je vous rappelle qu'on est en train de suivre l'ordre chronologique de mise en ligne euh, sur euh, les archives de Dogmasic et d'Arte Radio. Euh, pour cette année, il n'y a, a pas d'Arte Radio, apparemment, ils vont le faire bah, quand l'émission sera déjà passée, mais euh, je ne doute pas qu'on aura de nouveau euh, des sujets euh, spéciales Noël euh, sur leur archive Donc euh, Mysterious Christmas euh, qui est euh, sous licence, ben décidément, elle est très populaire, hein, euh, la licence Creative Commons by NCND 2.0. Et donc, pareil, c'est un morceau que vous pouvez télécharger, mais que vous pouvez ensuite rediffuser, republier, redistribuer par n'importe quel moyen, comme vous voulez, tant que vous ne vous faites pas de pognon avec ça, et tant que vous ne le dégradez pas, enfin que vous n'en faites pas d'autres choses que ce que c'est. Il faut le laisser tel quel. La licence est une autorisation euh, et non pas une restriction, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Et ce n'est pas simplement de la musique gratuite. Donc euh, ce Noël mystérieux par l'avenue, mysterious Christmas euh, qui nous donc qui a, et qui nous est arrivé euh, début 2007. Mystérieuse de nouveau avec l'avenue, il euh, y a, a peut-être un petit peu aussi de musique indienne là-dedans, euh, quoique je m'y connais pas trop dans la localisation, la géolocalisation musicale, c'est pas mon fort. Et là, euh, on va se retrouver à, Ben justement euh, en parlant de crise là tout à l'heure. Ben là, voilà l'avenir, elle vient cette crise, c'est Akron ou je sais pas comment. Alors là, franchement, c'est le genre de nom de groupe qu'on ne sait pas comment prononcer. Euh, donc ma, ma liste, euh, donc euh, Christmas Crisis Party 1, euh, qui a été improvisée par Arn euh, le 16 novembre 2007, l'année dernière, et qu'on a eu... Bah, On a eu droit, le soir même d'ailleurs, sur l'archive de Dogmasic. Alors là, ça dure 32 minutes 30. On est, dans un... On est dans du dark ambient où je ne sais trop comment définir ce style. Euh, oui, enfin bon, c'est pareil. Hein. Ça fait partie de cette géolocalisation musicale que je ne sais pas faire. Donner des étiquettes de genre... Euh, sous licence Creative Commons by NC 2.0 euh, Ça c'est donc une licence différente de celle de l'émission Donc si vous téléchargez le morceau, vous avez le droit de le modifier celui-là Donc euh, Christmas, euh, Christmas Crisis Party 1 euh, Et puis euh, cette année, il nous en a fait d'ailleurs aussi euh, une deuxième de crise Euh, donc euh, sans plus attendre, bah, on va en avoir pour euh, 32 minutes et je crois que là c'est aussi les voisins qui vont faire une crise parce que c'est le genre de musique euh, qu'il euh, qu vaut mieux pas mettre à fond sur la chaîne. Euh, enfin ils vont me demander d'arrêter avec ma perceuse et mon marteau et ma scie et je ne sais trop quoi encore à tous les coups si je le mets trop fort. Donc c'est parti pour euh, 32 minutes euh, de bonheur pour nous et d'enfer euh, pour euh, le voisin.